မြတ်စွာဘုရားဒါနနာရကြီးကိုလူဖြစ်နဲ့တွေ့ခဲ့မှာတွေ့ကြုံပါကြီးနောင်ဆိုရင်နိညာပြောရတဲ့တိက္ခာသုံးပါပြည့်စုံအောင်ကျင့်ထားကြနေတာပဲအဲတော့ဒီလားတိက္ခာရဲ့တမာဤတိကနာတိရဲ c o m m e le Vénérable l'avait expliqué hier soir, euh, comme nous avons pris renaissance en tant qu'être humain dans cette vie et que nous avons eu la chance de rencontrer l'enseignement du Bouddha, le Bouddha s a s a n a cela est une très précieuse opportunité. Et pour pouvoir vraiment profiter pleinement de cette précieuse opportunité, il est très important que nous nous entraînions à trois pratiques. À l'entraînement assis-là, la moralité, l'entraînement à la concentration samadhi et la l'entraînement à panya euh, à la connaissance la sagesse panya c'est-à-dire les trois les trois entraînements en pali sila l s i k r a samadhi s i k r a et panya sikha hm dilan dekan so ra tu re s <coughs> soen dure s a n t e y a mangara dilan si me ရင်ဗန်ဒီာရှိမယပေါ့ဒီကစွန်နိုင်ကိုဗနလပေါ့ြီးမှာဆားင်းာတွာနည်းံမခင်းမနးရှေ်းထငာပါ La pratique de Silasika, l'entraînement à la moralité ou la conduite éthique, consiste en l'observance des préceptes. Il y a par exemple cinq préceptes que l'on peut observer, huit préceptes, ou même, si l'on est désireux, euh, neuf préceptes. Mais au moins, en tant que laïque, il est nécessaire d'observer au minimum les cinq préceptes de base. navbarilla ဆိုတာကอืมဒီ vnd data ဥစားခေါ်တာမိမိမပိုင်မဆိုင်တဲ့ရာမကုန်းနေ거든요ကျာ။အမုဒံပြောရတဲ့ဒီ i d ောက်ငါခကပေါ်ဒျက်တော့ဒို်းဒီုင်းဒီဇိင်းဆရှိတဲ့ပားခ်တည် Donc les cinq préceptes consistent en premièrement ne pas prendre la vie, c'est-à-dire ne pas tuer, deuxièmement ne pas prendre ce qui n'est pas volé, de ne pas prendre ce qui n'est pas, ne pas, pas donné, donc de ne pas voler, troisièmement de ne pas avoir de conduite sexuelle illégitime, quatrièmement de s'abstenir du mensonge et cinquièmement de s'abstenir de prendre toute substance intoxicante. Dans ces cinq préceptes de base, eh bien tout le monde devrait les, les observer. C'est vraiment la base de toute de toute valeur humaine. Si b a i t l o u s <coughs> a s r a j a m a i y a o u s d i r e အဲ့ဒီတော့ဗျောင်းထင်ပြီးတော့နောက်၅ပါပေါ့နောက်တော့မကရဏနေလခမစာစာစမ်းတော့မှရှောင်ကျင်နာလောကာရာခုံနာတချင်းဆိုရာကိုကိုကိုလာလာဖို့တော့လာကြည့်ပြန်နိုင်တော့နောက်တစ်ခုကတော့ညနေညယာညက်နေရည်းမနေရပါဘူးဖိတ်ပစ္စည်းတွေ30ရပင်းပသေလားုမထပ်ထို်ရပါမယ် Donc, dans le cadre de cette retraite, nous allons, enfin, on peut observer également huit préceptes. Les huit préceptes consistent dans les cinq préceptes de base. Et le troisième précepte, au lieu de s'abstenir de, de conduite sexuelle illégitime, ce précepte-là est remplacé par la chasteté, par l'abstinence de relations sexuelles. Ensuite, le sixième précepte consiste à ne pas prendre de nourriture solide après midi. Le septième précepte consiste à s'abstenir de tout divertissement et comme par exemple regarder la télé, écouter la musique, etc. et également de ne pas s'embellir avec des parfums, maquillage, etc. Le huitième précepte consiste à s'abstenir d'utiliser des sièges et des lits luxueux. d'un Donc hier, nous avons pris même neuf préceptes, un précepte supplémentaire qui consiste à développer un esprit de bienveillance, d'amour u inconditionnel pour tous les êtres vivants. Ainsi, notre s i l a moralité est très élevée. ဟိုညောဝိပဒနာတရားပေါင်းများရင်းစစ်ပန်းဒီလာကိုးပါးဒီလာဆောက်တည်မလားပေါနိုင်တာလားဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အနည်းဆုံးငါးပါးဒီလာလုံရင်ဘူးပဲ။ဒီလနဲ့တိတ်ခါနဲ့လုံမီလိပြောရအပန်ာကိုးပါးလာနဲ့ဆောက်တည်နိုင်နေဆင်တော့ပိုပြော့်ပေါသားတဲ့တရာု်ချိန်လေပိပြော့ချိလာပေါ့။ d o n c ainsi dans le cadre de cette retraite, non seulement nous avons observé, nous allons observer les cinq préceptes de base, mais en plus quatre autres préceptes, ce qui fait que notre sila, notre moralité devient très pure, très raffinée et cela va donc nous aider dans la pratique de la méditation. Nam ninya ratila de sodi gejaro. Tan tilan deka piseumavi. Donc, tu as bien. Donc ainsi hier soir en ayant en ayant pris les préceptes, eh bien on peut dire que nous sommes parfaitement accomplis dans l'entraînement à la moralité. Sila sikha. ngawa siba go wa de ma. Tunda t a d a t u u a k h r a n a a k a m i t u j e t a m u d a v a lein jora da mure. Ti t i a d e ti lade akon thain lai bi so yin. Ti lade a long long jom ma le so yin da ma. donc en s'abstenant de ne pas prendre la vie en s'abstenant de ne pas prendre ce qui n'est pas donné en s a b s t e n a n t en s'abstenant de t o u t e de toute relation sexuelle en s'abstenant de ne pas mentir en s'abstenant de ne pas prendre de produits intoxicants etc Eh bien, notre comportement au niveau du corps et de la parole devient civilisé, raffiné. Cependant, notre esprit encore peut rester sauvage et, et reste indompté. Je v o u invite à v o s p a e r de a parole. Je v o u i i t e à v u s p a r a parole. j i n v i t u s a r e de la parole. Je vous invite à vous l e r de la p l e Donc, en effet, avec la pratique de Silla, la moralité, avec l'entraînement à la conduite éthique seulement, Silla, Silla euh, Sika, notre esprit, bien que notre conduite au niveau du corps et de la parole puisse être p u r i f i é notre esprit encore peut être p u r peut être non-civilisé. C'est pourquoi il nous faut davantage pratiquer et nous exercer à l'entraînement, à la à la concentration. Samadhi Sikha. Mais mm. dans le d e i a toujours des gens q i o s g e s i sont les e n s Mais on peut i r e que les gens ne s n a s les g e s o n t les gens. On peut dire que g e n o n e s g အယံဒီဗြာထုဒါတဏီပေါဒီရလေဝံကုလကြောင့်မှာပါစေချမ်းသာပါစေမေတ္တာပွားများပြီးအမရိထူထောင်နိုင်ခြင်းရှိရပါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတန်ရှင်းမစဉ်းကြရာအတုဘကံထန်လေးပွားများပြီးထုဝင်လ်လလောတရိတခြေလနေလရောကြီအာထမေြီပြီအထုတနေကရိာပဲ Le Bouddha a enseigné plusieurs méthodes afin de développer la concentration. Parmi ces méthodes, euh, certaines consistent dans euh, Samatha, le développement de la tranquillité. Le Bouddha enseigné à peu près 40 méthodes de pratique de la méditation de la tranquillité, Samatha. Par exemple, Bouddha Nusati, la contemplation des vertus du Bouddha. Ou Mettabhavana, la radiation de l'amour inconditionnel envers tous les êtres ou encore la contemplation de l'aspect répugnant du corps Asubhabhavana ou encore des méditations qui prennent pour objet de concentration euh, l'élément terre ou l'élément eau ou l'élément euh, air, etc. Donc tout cela sont des exemples de pratiques de la, de la méditation de, de tranquillité s a m a t h a n o s n o u r i d a i u s l i c'est i n c e s e t o n t e e ja i n c o m m e p h u p e e p a b shu k e ici la méthode que le vénérable va vous exposer et la pratique de la méditation telle qu'elle a été enseignée par feu le vénérable mahasi sayado qui prend pour objet d'observation le la respiration au niveau de l'abdomen. Om mam phondala la me. Om mam phondala la ko saisait puis phondé de saisit m'a né dit ni bo. donc lors de l'inspiration le l'abdomen va il va y avoir un mouvement d'expansion de soulèvement au niveau de l'abdomen lorsque l'on inspire il y a un mouvement naturel de déflation un mouvement d'abaissement de l'abdomen donc il suffit tout simplement de d'appliquer notre attention à l'abdomen et d'observer donc ces sensations et ces mouvements qui se produisent dans l'abdomen au moment de l'inspiration et de l'expiration. Depuis le début de l'inspiration jusqu'à la fin de l'expiration et donc depuis le début du mouvement de soulèvement jusqu'à la fin du mouvement de soulèvement. De suivre précisément le début de l'abaissement de l'abdomen jusqu'à la fin de son abaissement. d o n c à chaque moment où notre esprit peut rester ainsi attentif à au mouvement de l'abdomen, au mouvement d'expansion et de déflation, au mouvement de soulèvement et d'abaissement, à chaque moment où l'esprit est a i n s i avec l'objet, eh bien l'esprit ne part pas en errance, il ne vagabonde pas. Donc à ce moment précis-là, la concentration se développe. Ayanda ju de chaque mouvement. Pommanme shuto, pomman s h a i o g d o n donc pendant l'observation des mouvements de l'abdomen nous n'avons pas besoin de respirer de façon forcer ou de ralentir de façon non naturelle. Il suffit juste de respirer de façon naturelle, de façon normale et donc de suivre le mouvement de l'abdomen. Si par contre, à ce moment-là, les mouvements de l'abdomen, les sensations ne sont pas claires, évidentes, vous pouvez dans ces cas-là mettre la main sur le ventre pour mieux ressentir les sensations et les mouvements de l'abdomen. Je ne p e u m b l i e r je ne e u x a m o u b i l s u donc il suffit tout simplement de d'appliquer l'esprit au mouvement de l'abdomen depuis le début du soulèvement Ou de l'inflation de l'expansion jusqu'à la fin du mouvement à la fin du soulèvement de l'expansion de l'expansion de la même façon quand le ventre se soulève et eh bien il suffit tout simplement de suivre ce mouvement depuis le début du soulèvement jusqu'à la fin du, du soulèvement Mata, Shilu Kaya Nubadana d i b a t a n le k o m e n Donc cette observation euh, des phénomènes physiques s'appelle contemplation du corps ou contemplation des objets physiques. C'est la première des fondations des quatre fondements de l'attention. Et le p a m b e n u m a n i Seidya vient a v o i r le k a s i m အင်းရောက်ပါမယ်လှုပ်တဲ့ရောက်မသင်ငယ်ချင်းကြီးရောက်မယ်အမှုရတ္ထဒါတွေရောက် ሁ တဲ့ရတ္ထဒါတွေကိုသွားနိုင်မ်ဒတပီလတချမှအရောရောတယ်ရောတယ်လုမှတလတရောပါရင်လည်ရောကတယ်ရော်တယရောကတယ်ခသုခမှပါဘူဖောင်းပြီ်မ်။ Donc pendant l'observation de l'objet principal, des mouvements au niveau de l'abdomen, il se peut que votre esprit se mette à vagabonder, à penser à diverses choses. À ce moment-là, il vous suffit tout simplement de prendre cela comme objet d'observation et de les noter. Par exemple, si vous voyez que votre esprit est... Euh, arrive chez vous, il, euh, et bien dans ces cas-là, vous pouvez noter « arriver, arriver ». Si vous voyez parler à quelqu'un, vous pouvez noter « parler, parler, parler ». Quand il s'agit de noter, cela veut dire que vous prenez comme objet d'observation ces pensées, que vous appliquez votre esprit, que vous les observez, et que vous pouvez associer à ce moment-là ce que l'on appelle un étiquetage mental. Cela veut dire que dans votre esprit, vous pouvez vous dire silencieusement « Pensez, p e n s e r p e n s e r ou « p a r l e r p a r l e r parlez ». n s e e c'est n e première fois u e je v s ai dit, e vous l'ai dit, m i s je vous l'ai dit, e v u s l'ai dit, je vous l i d i Je s a i dit, e v u i d i je vous l'ai dit, mais je v o i d a i s e v o u i d Donc il se peut dans le cours de votre, euh, des votre d pensées discursives que vous voyez par exemple rencontrer quelqu'un ou discuter avec quelqu'un. Et eh bien tout cela également peut être l'objet d'observation. Il vous suffit donc d'observer ces pensées et, et de noter par exemple « penser, penser » ou « rencontrer, rencontrer » ou « parler, parler ». Ici, quand on dit « noter »,« contempler »,« observer », ce sont tous des mots pour la même chose, c'est-à-dire l'observation. « C'est-à-dire l o b s r v t i o n C'est-à-dire l'observation. »« C'est-à-dire l'observation. »« C'est-à-dire o b s <coughs> e r a t o on bien il se peut aussi que lorsque vous avez des pensées et que vous les observez il se trouve après vous il peut y avoir un sentiment de satisfaction qui, euh, qui surgit de c e s pensées A ce moment-là, si ce sentiment de satisfaction est clair à l'esprit, e h bien vous pouvez le prendre comme objet d'observation. Et noter, satisfait, satisfait, satisfait. Ou, ou bien ce sont des pensées qui font surgir la colère, l'irritation. à ce moment-là, si vous avez conscience du sentiment d'irritation, de frustration, de colère, et eh bien observez ces sentiments-là. Et noter, i r r i t é i r r i t é colère, colère, etc. Donc il est très important d'observer, de noter avec précision tous ces objets qui apparaissent. Et quand ces pensées, ces émotions disparaissent, eh bien tout simplement revenez à l'objet principal, à la respiration abdominale, aux sensations et mouvements au niveau de l'abdomen. Madaka ma. Inhaye, yaude, exhade, yaude. Ṭhuye, ṭhuye, mien, m i e Dans l'observation de ces pensées, il vous suffit de noter seulement le verbe ou l'action qui, euh, qui est observée. Par exemple, si vous vous voyez arriver chez vous ou arriver au travail, eh bien il vous suffit d'observer euh, cette pensée-là. et de la noter avec un étiquetage mental tel que « arriver, arriver » ou si vous rencontrez quelqu'un, « rencontrer, rencontrer ». Ce n'est pas la peine de rajouter « a r r i v é à la maison » ou « arriver au travail » ou « voir telle personne » ou « telle autre personne ». Ce n'est pas le contenu qu'il faut observer, mais juste le processus de la pensée. Donc il y a quatre euh, fondements pour l'attention, pour le développement de l'attention. Parmi les quatre fondements de l'attention, l'observation des pensées s'appelle contemplation de l'esprit, c i t t a Nupassana. Et c'est un exemple qui est un exemple. c e t un exemple qui est n e x m p l e qui est un exemple qui est n m i a n m i est un e x e m pour la plupart des yogis ce sont ces pensées qui seront très nombreuses au début de la pratique et c'est pourquoi nous allons beaucoup les observer et plus nous pourrons les observer et les contempler efficacement plus notre concentration pourra se développer. non <t 'en> de ထင်ရကြလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနာနာကျင်ခံခဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်နာတာရီကျဉ်တာရီထုံတာရီကြိုက်တာရီခဲတာရီတို့နေရာတိုင်းမှာအများကြီးညနေညောင်းညောင်းမှာဒီလိုတခုလုံးမှာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုပဲနာတဲ့နေရာကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့နာတယ်နာတယ်ကျဉ်လို့ရှိရင်ကျဉ်တယ်ကျဉ်တယ်ထုံရင်ထုံတယ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လုံမှတ်ဖု့ပ Lors de la pratique de l'assise, il se peut aussi qu'à euh, e un moment, nous, nous ressentions des sensations désagréables, des douleurs. Il peut y avoir des douleurs dans une partie du corps, voire plusieurs, ou voire même dans le corps entier. À ce moment-là, il nous suffit tout simplement de prendre ces sensations désagréables, ces douleurs, comme objet de contemplation mmh. et, de, et de noter... Mmh. d'associer l'étiquetage mental « mal, mal, mal » aux douleurs, douleurs, douleurs. Voilà, les gens ont un peu plus de douleur. Les g e s ont un peu plus de douleur, et ils ont un peu plus de douleur. Si ces sensations désagréables douloureuses apparaissent de façon très prédominante et très persistante, il nous suffit dans ces cas-là de rester avec. Nous n'avons pas besoin de revenir sur l'objet principal, les soulèvements et l'abaissement de l'abdomen. Il nous suffit de rester tout simplement avec ces douleurs tant qu'elles persistent et de les, et de les observer précisément. <coughs> S'il y a un moment donné, plusieurs, non pas une seule douleur, mais plusieurs douleurs qui apparaissent en même temps, à des endroits différents, et eh bien nous devons choisir la douleur qui est la plus prédominante, l'endroit qui fait le plus mal et appliquer notre attention à ce point le plus douloureux et noter douleur douleur douleur. u y a e v i k a n k h a p i n i n i n i d y a po p u y a li de phit e n Ara che s h e s a a t o n a i n s e A ce moment-là, la douleur peut s'intensifier. Elle peut même devenir pratiquement insupportable. Il est très important à ce moment-là de faire preuve de patience et de la noter avec précision en essayant de ne pas trop bouger. Bien sûr, il se peut que la douleur s'intensifie tellement qu'en effet, il arrive à un point où nous ne pouvons vraiment plus la supporter. À ce moment-là, bien sûr, nous pouvons changer de position pour soulager la douleur. Avant de changer la position, il nous faut alors observer avant l'intention de changer la position et d'en prendre note et d'étiqueter mentalement, par exemple, « désir de changer »,« désir de changer » ou « intention de changer »,« intention de bouger ». Ensuite... Nous bougeons les mains, les pieds etc à ce moment-là, eh bien il nous faut également observer avec attention tous les mouvements qui sont impliqués dans le changement de position. d o n c d a n s l'observation de de cette douleur là donc avant de bouger Donc nous devons donc observer l'intention de bouger, en notant donc envie de bouger, envie de bouger, envie de bouger. Il se peut que quand nous observions cette intention, elle disparaisse et que finalement nous n'ayons plus envie de bouger. Donc à ce moment-là, nous continuons à observer soit la douleur ou s si elle n'existe plus, euh, le soulèvement de l'abdomen. Par contre, si le désir de bouger persiste, et eh bien donc, comme le Vénérable l'a expliqué, Nous bougeons et nous observons donc tous les mouvements impliqués dans le changement de position. Comme par exemple, le bras qui s'étire ou le bras qui se replie, la jambe qui est dépliée et la jambe qui se replie. Donc tous les mouvements qui sont effectués doivent être contemplés avec précision. Ensuite, quand nous avons fini notre changement de posture, et e b i nous n pouvons revenir soit sur la douleur, s'elle si elle est encore persistante, ou sinon, si elle, si elle a disparu, sur l'objet principal, les mouvements et sensations au niveau de l'abdomen. Donc parmi les quatre fondements de l'attention, l'observation de ces sensations, désagréables en l'occurrence, Euh, rentre dans, dans ce que l'on appelle la contemplation des sensations vedana no p a s a a n p a l o s a t t e l a n'ezimay b r d k a m a c'est une a e p h s n c'est une m a e p e mia ayo n tin a d o n c p e n a a n t n o t d a n t r e notre assise il se peut aussi, pendant que notre pratique de la méditation il se peut aussi que nous voyons dans notre esprit des images Euh, que des images surgissent, ou que nous entendions des sons, ou que nous sentions des odeurs, ou qu'il e y ait des goûts qui apparaissent au niveau de la langue, ou qu'il y ait des sensations tactiles qui soient, euh, qui soient claires à ce moment-là. Eh bien, à ce moment, il, il suffit de prendre ces objets comme objets d'observation. Donc, par exemple, si une image surgit, vous pouvez observer et noter Voir, voir, voir. Si c'est un son qui est entendu, vous pouvez l'observer, le noter. Entendre, entendre, entendre. Si c'est une odeur, sentir, sentir, sentir. Si c'est quelque chose qui est goûté, goûter, goûter, goûter. Si c'est une sensation tactile, toucher, toucher, toucher, etc. Hum. <coughs> Il n'est pas nécessaire d'observer des ่ละ s o ันမျိုးดิอนั s မျိုးดิอนันမ a ိုးดิมะมะเนพอนะตะก persistantes, qui sont toujours là en arrière-plan, comme par exemple le tic-tac d'une aiguille, de l'aiguille d'une montre, ou une odeur de cuisine qui serait toujours l a t e n t dans la pièce. Seulement si c'est un bruit très prédominant qui arrive et qui disparaît, ou une odeur très prégnante, à ce moment-là seulement, on peut l'apprendre, il est intéressant de l'apprendre comme objet d'observation. Je vais vous m hmm. o n dans un j e t à la b a s Donc dans le cas de ces sons euh, qui sont là en arrière-plan et qui sont là de façon continue comme le tic tac d'une aiguille ou comme, ou comme euh, le bruit d'un moteur en arrière-plan, et eh bien e s s a y e euh, r de développer une attitude équanime par rapport à ces sons. Soyez indifférents, ne prêtez pas attention à eux. Les enfants sont indifférents, et nous nous sommes tous les plus grands. Nous sommes tous les plus grands. Nous nous sommes tous e s plus r a n d s o u s sommes tous les plus grands. Donc, à ce moment-là, vous pouvez donc observer voir, voir, voir ou entendre, entendre, entendre et associer l'étiquetage mental deux ou trois fois. Donc, voir, voir, voir, entendre, entendre, entendre. Et ensuite, vous pouvez retourner à l'objet principal qui est, en l'occurrence, soit le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen ou si vous étiez en train d'observer la douleur, e t bien, r e t o u r n e r sur la douleur. Mmh. Alors, r e g r d C'est le temps que je suis en train de se f a i e Donc l'observation de ces phénomènes, de, de ce qui est vu, de ce qui est entendu, de ce qui est senti, etc., s'appelle contemplation des Dhammas. Dhammas n p a s s a n a Oui, s t p a i n e se faire. C'est le t m hmm. p s n a i n a i e C'est l m p s q u a de se f a i r Donc pour l'instant, les instructions que le Vénérable a d o n n é s o n t pour la pratique de la méditation en assise. Il y a également la méditation en marche. Lors de la méditation en marche, l'objet principal devient les mouvements des pieds. Donc, par exemple, euh, le pied droit s'avance et donc vous observez le mouvement du pied droit. Le pied gauche s'avance et donc vous observez le mouvement du pied gauche. Pied gauche, pied droit. Ainsi, vous pouvez associer la note mentale gauche, droite, gauche, droite. Donc ceci, c'est euh, la marche méditative en un temps, gauche-droite. Ensuite, il y a un deuxième type de marche méditative, qui est la marche méditative en deux temps. où là le pas est décomposé et, et vous pouvez observer le soulèvement du pied et ensuite l'abaissement du pied. En notant soulèvement et puis abaissement. Quand on ne v e a r e que l'on ne veut pas dire, on ne veut dire que l'on ne veut pas dire que l'on ne veut pas dire que l'on ne veut pas dire. donc quand le pied se lève observez vraiment le soulèvement du pied qui se décolle du sol au fur et à mesure. Et vous pouvez donc associer la note mentale, soulever, soulever, ou lever, lever. Et ensuite, au fur et à mesure que le pied se pose sur le sol, décidez vraiment suivre le mouvement du pied, de sentir vraiment les différentes sensations qui pourraient se produire. Et à ce moment-là, donc vous pouvez associer la note mentale, poser, poser, poser, ou abaisser, abaisser, abaisser, abaisser comme cela vous convient. Mmh. Dis-le... Uh Il y a également la méditation en marche en trois temps, qui est plus détaillée. Et là, on commence à décomposer le mouvement du pied en trois temps. Le premier, c'est donc le lever du pied, ensuite l'avancée du pied et enfin la pose du pied. donc observez bien le soulèvement du pied depuis le décollement du pied Et au fur et à mesure le pied qui s'élève dans l'air, suivez bien ce mouvement-là, ressentez bien les sensations. Et donc, vous pouvez au début donc associer la note mentale, lever, lever, lever, lever. Ensuite, le pied s'avance, et là vraiment, prenez pleinement conscience du mouvement du pied qui s'avance au fur et à mesure. Et donc, associer la note mentale, avancer, avancer, avancer. et ensuite le pied va s'abaisser au fur et à mesure et donc là prenez vraiment pleinement conscience du mouvement du pied qui s'abaisse au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il touche finalement le sol et bon vous pouvez noter abaisser, abaisser poser, poser comme cela vous convient j o u m u Pongmu p o n m u Pongmu p o n m u Saane Pongmu Saane Pongmu Saane Pongmu s a n e Pongmu Saane Se Donc dans la pratique de la méditation assise nous essayons de suivre euh, les mouvements de l'abdomen depuis le début de leur apparition jusqu'à la fin, depuis le début du soulèvement jusqu'à la fin du soulèvement, depuis le début de l'abaissement jusqu'à la fin de l'abaissement. Nous essayons vraiment d'appliquer notre esprit à l'objet, de l'y coller. De la même façon, dans la pratique de la marche méditative, nous allons nous efforcer à appliquer notre esprit de la fa de façon la plus étroite possible avec l'objet. Donc depuis le début du de la levée du pied, jusqu'à la fin de la levée du pied, depuis le début de l'avancement, jusqu'à la fin de l'avancement du pied, et depuis le début du mouvement de p a u s e du pied, jusqu'à la fin de la p a u s e du pied. <tousse> donc la première le premier type de marche m é d i t a t i v e celui qui consiste euh, en, en un temps c'est à dire droite gauche droite gauche peut être pratiqué lors par exemple de déplacement o Euh, de lâche de votre chambre, aux toilettes, des de toilettes, à la salle à manger, etc. Donc, c'est une façon générale euh, d'observer les pas. Ensuite, lors de la pratique de, de la méditation en marche, des temps de méditation en marche, vous pouvez consacrer euh, votre temps à observer la marche méditative en deux temps et en trois temps. Mmh. Alors là... ဇင်ညာအဲထိုင်ပြီးတော့ဇင်ညာရှောက်တဲ့နေရာမှာမှပေခုတေကလှ်းမှုပါ့ daily activity အနေနဲ့အမှတ်ပေါ်ကတော့ဘာကိုထိုင်တာထားလက်ကိုာစာတကဖွင်တာပောအဝတာပာဝတာပြချ်တာဓာလ်မှတ်လေးြ်မှ် Donc, ceci, ce sont les instructions pour la marche méditative. Ensuite, il y a également toutes les activités quotidiennes, toutes les activités de la journée. Ces activités également sont l'objet de l'observation de la pratique de la méditation. Comment faire Il nous suffit tout simplement d'observer toutes ces activités. Par exemple... Quand on s'habille, et tous les mouvements, toutes les sensations euh, qui se produisent quand on s'habille, quand on met ses chaussures, quand on ouvre une porte, quand on ferme une porte, quand on lève le un bras, quand on on déplie le bras pour prendre une tasse de café, etc. Donc en fait, tous les mouvements de la vie quotidienne doivent être également observés et contemplés. Tout le monde doit être observé et contemplé. အဆုံးပြင်းနေရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တကားဖွနာပေးကြမနေ့အဲ့ရထအိုးတဲ့အခြေအန်နေစပြီးတော့နိုးတယ်နိုးပြီနိုးပြီလို့ကိုယ်ကစိတ်ကြီးမှတ်နေအောင်ပဲပြန်ဖောင်နပေမလတပမှကိုးာတဲဆောင်တေဖဲတဲ့အ်ဖဲြိောကြတဲလှထထင်းတဲ့ကုကတဏတတ်ခချငစနာအုလုမသွားဖိ Nous pouvons en particulier observer le moment euh, nous, le, le m où nous mangeons. Quand nous prenons les repas, nous pouvons ainsi observer euh, tous les mouvements et tout ce qui se passe au moment des repas. Donc, quel que soit l'endroit, quelle que soit l'activité, nous pouvons observer euh, ce qui se passe. Par exemple, dès le matin, depuis le réveil, nous pouvons également commencer à pratiquer la méditation et à noter. Nous pouvons par exemple noter, réveiller, réveiller, prendre conscience de cet état euh, de réveil. Ensuite, nous pouvons quelques secondes, quelques instants, revenir sur l'abdomen et noter soulèvement, abaissement de l'abdomen. Ensuite, nous nous levons, nous pouvons observer également ces mouvements. Nous plions notre couverture, nous, nous, nous allons nous lever, nous diriger vers la salle de bain. Euh, nous allons aller aux toilettes, nous allons nous laver la figure, etc. Donc tout cela peut être également observé, doit être observé. Donc s a y a d o donc a exposé la manière de pratiquer en assise dans la marche et dans les activités quotidiennes. Donc ainsi en développant l'attention dans ces trois types de méditation, nous nous entraînons à développer la concentration. Si Samadhi Sika. Ajambhi Deka Pisomithi Deka ri phie bi soe. Na pinyadaika lebe. De cette façon-là, nous sommes accomplis dans l'entraînement à la moralité, Silla Sika. Nous sommes en train de nous entraîner au développement de la concentration, Samadhi Sika, Et quant à Panya Sika, l'entraînement à la connaissance ou la sagesse, eh bien, elle bien e va découler des deux entraînements précédents, Silla et Samadhi Sika. Ok. Aïdéki a d o m a b i a j doa vi, soye, l'uboane, k u y a s <coughs> h a f a darunarane, s a m a n e tuituvanjo, nabibo, nezo, tivuama, ဒီအဆုံးဒီအောင်မရဘူးဆိုရင်တော့မှနည်းွာကရက်တောသောတင်ကရောက်သွားပဲတန်ကြနေောာ်မှစူးစားအချင်းခင်းဒီးမော်ပြုနိုင်မယ်ပြုမ်ဆိုလ်ာပြ်တနင်မ်လိလည်းပးာအလိးမှပြအထု်ကြဖိုဲ။ donc ainsi en nous entraînant à ces à ces trois pratiques si la samadi h et p a n y a s i k a l'entraînement à la moralité à la concentration et à la sagesse quand tous quand ces trois entra entraînements deviennent complètement à viennent à maturité Eh bien, on peut dire que nous n sommes parfaitement accomplis avec le Dhamma et que nous avons profité pleinement de cette précieuse opportunité qu'est cette renaissance humaine et cette rencontre avec l'enseignement du Bouddha, atteignant ainsi la sagesse suprême, le Nibbana. Mais même si nous ne pouvons pas dans cette vie atteindre le but final, atteindre la libération ultime, même si nous n'atteignons que l'un des premiers stades d'éveil, le premier stade d'éveil étant euh, le Sotapati Magga, le, seul, le chemin de celui qui est rentré dans le courant, et eh bien cela sera déjà très réjouissant. Avec l'entrée dans le courant, le premier stade d'éveil, cela nous protège et nous ne pouvons plus retomber dans les états d'existence de misère. Aussi, le Vénérable nous encourage tous à pouvoir pratiquer ces trois entraînements Silla, Samadhi et Panyasika, de sorte à pouvoir euh, réaliser notre but désiré. Hmm. SADHU, SADHU, SADHU Sa